Ça c'est le son de la forêt En direct de mon goomba bien sûr Hein mon banda Vive comme à moi